Needs to find a place. Guide us with your grace. Give us grace. Andrea Bocelli, Katrin McPhee ve David Foster üçlüsünden The Prayer'ı dinlediniz. Bu haftanın açılış parçası Öktem İran, Ayhan Keyman, Oktay ve Fatih Gültekin'e gidiyor. Her neredeyseniz her zaman kalbimizde olduğunuzu bilin. Evet, 3 Nisan 2013 ve saatlerimiz tam 17'yi gösterirken, zaman tünelinde aslında bizim halkımızı çok da sevdiğini zannetmediğim bir sanatçıyı konuk edeceğim. Şimdi soracaksınız, madem ki sevmiyor ya da en azından sevmediğine inanıyorsun, e o zaman ne halt etmeye parçalarını çalacaksın? Sanata saygı başka bir şey, kişisel egolar başka. Laf aramızda birazdan parçalarını çalacağım sanatçı hakikaten çok tanınmış biri ancak nedendir bilinmez. Çok uzun zamandır hiçbir parçasını hiçbir radyoda duymadım ya da her zaman olduğu gibi ben bu konuyu atladım. Neyse her iki durumda da yapacak bir şey yok. Bu haftaki sanatçımız Charles Navur. Onun klasik olmuş parçalarını süremize verdiğince hep beraber dinleyeceğiz. Aşklar bittiğinde, artık sevilmediğinizde Venedik ne kadar da hüzünlüdür. I ilk parczamız, voilà Vuala Kötere'i Vian albümundan geliyor, Que c'est Triste Venise. Que c'est Triste Venise au temps des amours mortes. Que c'est Triste Venise Quand on ne sème plus On cherche encore des mots Et l'ennui les emporte On voudrait bien pleurer Mais on ne le peut plus Que ces tristes venissent Lorsque les barres Ne viennent souligner Que les silences creux Et que le cœur se serre En voyant les gondoles Abrite le bonheur des couples d'amoureux. Que c'est triste venir au temps des amours mortes. Que c'est triste venir quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté. Devant nos yeux déçus, que c'est triste de venir le soir sur la lagune quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas et qu'elle en ironie devant le clair de lune pour tenter d'oublier.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 <Szanyolun> <Szanyolun> İkinci parça sanatçın hier ankor albümünden aynı adı taşıyor. 20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 Hier encore, j'avais vingt ans, je gaspillais le temps En croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé Ignorant le passé, conjuguant au futur Je précédais de moi toute conversation Et donnais mon avis que je voulais le bon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 Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années Du meilleur et du pire en jetant le meilleur J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans Sıradaki parça Il faut savoir albümünden gelecek. Gülümsemeyi bilmek lazım en güzel şeyleri kaybettiğinizde bile. Evet, Il faut savoir ve Charles Dumour. Il faut savoir encore sourire.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 toute sa dignité et malgré ce qu'il nous en coûte s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme et devant le bonheur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 mais moi Dinleyeceğimiz parça her kız babasının elinde sonunda başına gelen ve her babanın kendiyle iç hesaplaşmaları girdiği bir durumu anlatıyor. Evden ayrılık ve parçamız geliyor. Ama fi Ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras Je sais qu'un jour viendra Où triste et solitaire En soutenant ta mère et entraînant mes pas Je rentrerai chez nous Dans un chez nous désert Je rentrerai chez nous Où tu ne seras pas Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur Et j'aurai un rictus que tu ne connais pas Qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas En taisant ma douleur à ton bras fièrement je guiderai tes pas Quoi que j'en pense ou dise Dans le recueillement D'une paisible église Pour aller te donner à l'homme de ton choix Qui te dévêtira Du nom qui est le nôtre Pour t'en donner un autre Que je ne connais pas je sais qu'un jour viendra Tu atteindras cet âge Où l'on force les cages Ayant trouvé sa voie Je sais qu'un jour viendra L'âge t'aura fleuri Et l'aube de ta vie Ailleurs se lèvera Et seul avec ta mère Le jour comme la nuit L'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné Lui qui n'aura rien fait pour mûrir des années Lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur Notre part de passé, notre part de bonheur Cet étranger sans nom, sans visage Oh combien je le hais Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse Je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse Mais je lui offrirai mon cœur avec ta main Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes Simplement car je t'aime Le jour où il viendra Yine yalnızlık üzerine bir parça ile devam ediyor Zaman Tüneli Idiot Köce Tem Albumu'nden Me Voilà Seul Voilà seul, seul tout à coup, fallait bien qu'un jour ça se décide. Je n'ai pas succomblé le vide qui s'était creusé entre nous. Me voilà seul. C'était écrit, je n'étais pas facile à vivre, bien que marié je m'aimais libre. Alors bien sûr, elle est partie. J'aime sans tout. Ne sachant que faire de mes membres Comme un enfant qui a le cœur gros Me voilà seule, je l'ai cherché Avec mon fichu caractère Je me demande bien ce que je vais faire Présent que j'ai tout gâché. Les femmes ça ne comprend pas. Je buvais un peu au pas d'état mais mais même un peu elles met pas. Puis j'avais tous mes vieux copains, c'est vrai, ils sont pas toujours fins, fins, fins mes copains mais Mais je les voyais, elle n'y tenait pas. Voilà seul dans ce décor où partout tous mes yeux se posent. Il y a des souvenirs qui se proposent comme pour mieux me déchirer encore. Me voilà seul, bien fait pour moi. Le bonheur au fond, ça se mérite. Quand on l'ignore, il fait faillite. Alors qu'on se mord les doigts J'ai des défauts qui n'en a pas Changer c'est pas toujours facile On se conduit comme un imbécile On se croit très fort et puis voilà Aussi oh, je ne pense pas qu'elle revienne, je crois que j'aurai beaucoup de peine, car j'ai le cœur crevé d'amour. J'ai des défauts qui n'en a pas changé, c'est pas toujours facile. Voilà, seul, seul. Bu adam da yok yok. Bu kadar duygusal parçaları arka arkaya abanınca birazcık hava yumuşatmak gerekiyor gibi geldi bana. Hemen sıradaki parçaya geçelim. Bu seferki konu basit bir içki ve kumar olayı. Bu parçayı sizler birilerini yollayıverin benim yerime. Ben yaparsam dedikoduya girecek. Evet, Charles Lavour içtim diyecek. Je bu. J'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis À la roulette de la vie, t'as tout gagné moi J'ai perdu, alors j'ai bu J'ai bu J'ai dit les mots qui passaient dans mon âme Mais toi dans ta petite tête de femme T'as pas compris que j'étais perdu Alors j'ai bu Et fou J'ai senti malgré tes caresses Dans la chaleur de cette ivresse, que tu m'entais, j'ai bu. Pourtant, je t'aimais d'un amour sincère. Mais un jour, malgré mes prières, tu m'as quitté. N'en parlons plus, alors j'ai bu. Fin whisky, gin, tous les alcools me sont permis. Ce qui me chagrine, si des barmen, je suis l'ami. Je suis l'ennemi Sur le palier Le trou de serrure Joue à cache-cache Avec ma clé Ma maison a une drôle de mine Tous les objets font philippines J'ai bu J'ai joué Et j'ai tout mis sur le tapis À la roulette de la vie T'as tout gagné Moi j'ai perdu Alors j'ai bu J'ai bu J'ai dit les mots qui passaient dans mon âme. Toi, toi dans ta petite tête de femme, t'as pas compris que j'étais perdu. Alors j'ai bu et J'ai je... vite oublié ma détresse. Je me sens bien mieux dans mon ivresse. Et loin de toi, je bois. Le trottoir n'est plus assez grand pour moi. En titubant, je crie à pleine voix Les flics sont des petits potes à moi Demain, j'aurai la gueule de bois Et je ne y penserai plus jamais à toi Et c'est pour ça, rien que pour ça Charles Lavor'u bu sefer Selin Diony'le bir düetle dinleyeceğiz. You and me. You and me Two hearts that melt and flow Into infinity. We we'll leave the world we know to voyage breathlessly. Our bed of the sea and in its waves, just you and me. You and me, free of wrong or right, of all taboos and lies. And in our endless night dreams and whispered sighs caressingly to you and me Through the deserted hopes That we must all end you Love has filled our emptiness And waiting The unprotected children That we were before Turn into you and me Reborn in love, once more. Carry me Be all doubt and fears One passion's fantasy To God created spheres Desires destiny, destiny. Made heavenly No faith, you told me how to care, giving me a second chance at living. Most words are only words, but yours become my prayer. My body and my soul, it goes everywhere. until the early morning light love to me I yield you every dawn so my days can be drowned in a sea of you and dear of you Şimdi Charles Lover dinliyorsak radyoda bu adımın olmazsa olmazlarından Murir demeye çalmamazlık edemeyiz. Evet sıradaki parça İdiyot Göce Tem albümünden Murir Demi. Müzik <gülüyor> Müzik <gülüyor> Vers ma destinée Mourir et aimer. Tandis que le monde me juge Je ne vois pour moi qu'un refuge Tout issue m'étant condamné Mais non contre l'esprit Laissons le monde à ses problèmes Les gens haineux face à eux-mêmes Avec leurs petites idées Mourir d'aimer Puisque notre amour ne peut vivre Mieux autant refermer le livre Et plutôt que de le brûler Mourir d'aimer Partir en redressant Dodaję dan Et ma route est déjà tracée de plus parce que adieu Adieu tout ce qui fut nous ce qui fut notre vie adieu ce monde un peu fou que le bonheur nous avait bâti Adieu Il me faut partir Le destin sépare les êtres que Dieu voulait réunir Mais on se reverra peut-être Ici Yeah. T'es trop beau, les printemps de nos villes. Adieu, tout ce qui bientôt ne sera plus que souvenir. Adieu, il faut écraser les raisins vertus. Pour mieux, au vin du passé, plus tard en retrouver l'ivresse. Que nous reste-t-il? Mój z głową, nie znowu, nie Elton John eşlik edecek Yesterday When I Was Young. Yesterday, when I was young The taste of life was sweet as rain Upon my tongue, I teased at life As if it were a foolish game The way the evening breeze May tease a candle flame The thousand dreams I dreamed The splendid things I blend. I always built a loss on weak and shifting sand I lived by night and shunned the naked light of day And only now I see the years ran away Yesterday, when I was young So many drinking songs were waiting to be Song. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped with what life life was all about, and every conversation.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 de Keparcha, ô toi la vie. Ô toi la vie que je porte en souffrance, comme on porte un enfant. Donne-moi l'amour et l'argent. Ma vie, ô vois impénétrables Fait que de grains de sable, Je devienne géant. Ô oh, toi, la vie, dont je ne connais rien, Qui fuit entre mes mains, J'appréhende tel lendemain. Ma vie, J'ai peur que ta jeunesse Un matin disparaisse Me laissant sur ma faim Tu sais la vie Je ne t'ai pas cherché C'est toi qui t'es donné Comme une fille en mal d'aimer Je peux depuis Me montrer dans tes bras, faire un feu de tes joies et l'amour avec toi. La vie, ou te serrer très fort et réchauffer mon corps et te garder longtemps encore. Je suis. Un enfant de la terre, un passant solitaire On attend du vers toi, ne m'abandonne pas Tu sais je crois en toi, en toi la vie Şimdi yine çok bildik bir parça devam ediyoruz. Bu parçayı ne zaman dinlesem içim bir tuhaf oluyor. La mamma. są ile są tu sla. même celui suite de Y'a même Giorgio le fils maudit Avec des présents plein les bras Tous les enfants jouent en silence Autour du lit sur le carreau Mais le jeu n'ont pas d'importance C'est un peu le dernier cadeau Ah la maman, la maman On la réchauffe de baiser, On lui remonte ses oreillers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 La mama il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, la mama Et tous les amoureux si chauds, sur les chemins de grand soleil, elle va mourir, la mama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 Souvenant des chansons tristes d'éveiller Elle va mourir, la maman Tout doucement, les yeux fermés Chante pour mon berce à Après une bonne journée Pour qu'il sourit en s'endormant Ave moi. d'amour, de souvenirs autour de toi, toi la maman, a temps de larmes et de sourires, à travers toi, toi, toi la mama que jamais, jamais, jamais, tu ne nous quitteras. Charles Lourdes ile birlikteliğimiz devam ediyor. Voilà que tu albümünden arka arkaya iki parça dinleyeceğiz. İlki Me CETETIER ve Voilà que tu nous étions deux. Le temps était clair, le monde était beau. Nous étions heureux. Y avait des printemps même en plein hiver au fond de tes yeux. Au creux de ton lit Le ciel était bleu Hier c'était l'espoir Il y avait du vin blanc qui coulait à flots Sur tous les comptoirs Il y avait des amis aussi fous que nous Qui venait nous voir pour partager tout, le pain blanc ou noir, mais c'était hier. Ses couverts, je plisse les yeux quand lui le soleil et j'ai froid l'hiver. Je bois un peu moins, je parle un peu plus sans en avoir l'air. Et lorsque je dors, je rêve de toi. Quand tu rentres à la maison crispante d'insolence Voilà que tu reviens fumant négligemment ta cigarette blonde Avec ce rire en coin que tu as si souvent Quand tu te fous du monde Tu ne demandes pas ce qu'a été ma vie Quels ont été mes jours et mes nuits loin de toi Tu ne demandes pas si mon âme et me retrie, Si j'ai trouvé l'oubli en d'autres bras Simplement tu reviens Sûr de pouvoir encore jouant de ma faiblesse Empoisonner mes jours Et promenant tes mains tout au long de mon corps Provoquer ma tendresse En réveillant l'amour Voilà que tu reviens La mèche sur le front et de façon brutale Piétinant mon chagrin Tu prends avec aplomb tes aises et tu t'installes Voilà que tu reviens Belle à donner les dieux Et tu parles à voix haute Moi, je ne dis rien comme si de nous deux c'est moi qui étais en faute. Tu ne doutes de rien, tu as la certitude de reprendre ta place et du droit près de moi. Et retrouvant soudain toutes tes habitudes, tes manières et tes gestes d'autrefois. Tu caresses le chien, tu ouvres la télé, tu déplaces les choses et viens tout contre moi. Moi je revise enfin et chassant le passé, je reste lèvres close, heureux que tu sois là. Voilà que tu reviens et moi, je me sens bien Sąd ambion, gdzie kiparcie galdem, szalas na wola bo partia da l'examinę léślli kedijek, quadlaw. Tu vis dans un silence éternel i muet. Je traduis tes regards, et idą regard, tes sourires. Interprétant les mots que tes mains veulent dire Dans ton langage étrange qui semble être un balai Un émouvant ballet que tu règles pour moi De gestes fascinants qui sont jamais les mêmes Et quand du bout des doigts tu murmures je t'aime J'ai l'impression parfois comme entendre ta voix Oh my love, mon amour Quiet love, mon amour I am calm whenever you are near And want you so to hear What I feel in my heart My lover makes no sound. His language is his hands. I watch his fingers dance and try to understand. I try to understand his elegant ballet. In my heart, I can hear the words he longs to say, and so I've learned to speak a language he can hear To tell him how I feel whenever he is near He lives around the block It's just a little walk We'll meet tonight at eight At eight tonight We'll talk Oh, my love Oh, my love Quiet love Quiet love I am calm Whenever you are near And somehow I can hear What your heart wants to say Comme pour te parler, I have a small surprise To spring on you tonight toi, I'm learning how to sign Please God, I get it right ne pouvant me servir It's something that you do With confidence and ease à mon tour, appris I'm clumsier than you This might come out Chynieze Tu ris un peu de moi But my heart Quand tu vois mes efforts it's never this way. Car je suis malavroi Et fais souvent des gaffes. So je n'ai jamais été I've been Très fort en orthographe my so Mais j'attends à Mais à te dire It's for how you for... make me feel Oh my love Oh my love Oh my love Oh my love You are shy So shy So am I But if you would tell me That it's true You feel the way I do Then tomorrow can start As we are, together we'll grow old For wise men always say That But in silence there's, there's war Haftada bana ayrılan sürenin sonuna geldim ve elimdeki son parçayı, içeride bunca senedir kahrımı çeken program yapımcıları ve dışarıda da bu programı dinleyen herkese yolluyorum. Arkadaşlarım, aşklarım ve baş belalarım. Mezami, mezamur, mezammerdi. Hoşçakalın efendim. Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Pour réussir et pas tout seul, pour gravir les sommets, hey, on veut tout ça, en oubliant, souvent dans ma course contre le temps, mes, mes amis, amis, mes amours, mes, mes emmerdes, à de... ah, corps perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné vers l'horizon. L'illusion vers l'abstrait En sacrifiant ses avant. Je m'en accuse à présent Mes amis, mes amours, mes emmerdes Mes amis, c'était tout un partage Mes amours faisaient très bien l'amour Mais en mer des de notre âge, où l'urgence est dommage Pour aller nos jours Pour être fier, fier, je suis fier, fier. entre nous, mm -hmm. je l'avoue, mm -hmm. je fais ma vie des mais il y a un mais il y a toujours un mais my dear friend. Je donnerai, je donnerai ce que j'ai, ce que j'ai retrouvé, je l'admets, mes amis. amis. Mes, mes, amours, mes amours, mes emmerdes, mes relations, ah mes relations, sont vraiment sans sont placés, très haut placé, décoré, très décoré, influent, très influent, redonnant, très bedonant, mais des gens bien, très très bien. Oui, ils sont sérieux, trop sérieux, Mais près de tout près J'ai toujours le regret de, Mes, mes amis, amis, mes amours. amours Mais oh en mes amis étaient pleins d'insouciance, mes amours avaient le corps brûlant. Mais oh en aujourd'hui, quand j'y pense, avait peu d'importance, c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, orgies, le jour du bac, les cognacs. Les refrains Tout ce qui fait je le sais que je n'oublie jamais mes amis mes âmes mes amers Zaman tüneli hazırlayan ve sunan mihat sharda